<تصفيق> الباب الذي ما حكم من القضاء في في في ايش في اي نوع ரீம்ஜியாஸ் கதை parmi les six piliers de la foi. ce qui est venu à propos des façonneurs ஜீனாஷ Cela est valable pour toute forme de représentation figurée qu'elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle ou autre, ça rend dedans même sculpture ou les images les photos, les vidéos, tout. Qui a dans sa hadith qui a venu comme c'est de Ali, il a dit la tada' sourate li tamasqa ne laisse aucune image que tu ne l'effaces. Et Thams, c'est effacé. Ce n'est pas cassé. Donc dire que ce sont que les choses sur le nombre qui rentrent dans ce khoukhm, cela n'est pas vrai. D'accord Cela n'est pas vrai. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de la Kaaba et il effacé les images d'Ibrahim et d'Ismail également il va devoir donner à Omar d'en faire de même. Et cela n'était pas des sculptures. Tout comme les images qui étaient sur les rideaux que Aisha avait mis dans sa... ça a une gorge à quoi qu'ils a déchiré ce n'est pas des coutures ce sont des images bidimensionnelles il dit à Nabi Huraira qu'il dit qu'il dit qu'Allah Ta'ala et qu'il y a quelqu'un qui vient qui est un créateur et qu'il y a quelqu'un qui vient et qu'il y a quelqu'un qui vient et qu'il y a quelqu'un qui vient aخرجوه Le prophète Oussama a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu donc est plus injuste, injuste que qui d'occupe un juste, un juste que quelqu'un qui veut créer comme ma création. Alors qu'il crée zarah. C'est interprété par comme il a mis dans la chose qui était la plus petite à leur époque. Aujourd'hui, on a personne on dit direct ça en atome. Mais on ne sait pas les atomes à l'époque. on c'était un mot qui t'a appuyé pour la chose petite que nous ça à l'époque qui craigne et euh, qu'il crée une graine qu'il crée euh, qu'il crée une shayra euh, c'est laorge Ouais, alors quand on était petit, on dirait un cheveux un peu un peu épais. À dire alors on rejait les amis au défi de crier les choses les plus petites qui soient, qui serait le plus facile pour eux. Nous pouvons pas le faire. Et vous voyez dans ce hadith que Allah Azza wa Jall dit qu'en dessiner, yani zawat al-arwah, le fait de le faire, Allah juge cela comme étant une création. Voilà, je transcris bien hier, c'est que j'dis, moi je parle pas de l'intention de de de de créer comme Allah l'a fait. Donc tu n'as pas l'intention mais Allah a dit qu'est-ce que tu fais là, c'est une création. D'accord Et tu as mis au défi de créer alors Une chose plus petite. Ouakada. Ouakada. De tous ces adilles-là, près d'une vingtaine d'achadiths qui l'interdisent, et des gens, parmi les gens qui ont étudié, qui connaissent les règles d'as-tu sur le fiqh, les achadiths qui parlent de, de quand il y a elle qui rentre, ou quand c'est un, un puriel ou autre, Et qui pourtant te disent, non, la photo, la vidéo, ça ne rentre pas dedans. On dit, pourquoi, c'est quoi ton dialogue, ça ne rentre pas dedans. Tu n'as rien qui exclut les photos ou les vidéos de, du, du tarmim, du, du hadith. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a achadé les gens à l'aise d'un yom al-qayyama, elles m'assouiroum. Il y a des gens qui roulent plusieurs châtiments au yom al-qayyama, ceux qui font les images, figurées, m'assouiroum. On va dire, il y a des gens qui roulent plusieurs châtiments au yom al-qayyama, en Ibn Abbas, à Soura al-Wajj. Que l'image, c'est le visage. Dans l'adith, c'est venu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de couper la tête d'une statue qu'il avait chez lui. Si tu coupes la tête, il n'y a plus le Soura. Donc c'est la tête, le visage entier. Donc les hadiths sont clairs là-dessus. Et pourtant, des gens viennent pour te dire « Non, il y a un torsile. » Pour ton torsile, il n'y a pas de dali, de ton torsile. Ça va être... De ta tête que tu vas dire ça. Sans quoi les hadiths sont clairs. Ils englobent toute forme d'image. Toute forme d'image. Et les plus grandes chevourettes que les gens vont trouver, c'est que les roulama s'ils vont filmer. On l'a pris dans le baie précédent. Man attar al roulama fimar siyatillah. T'as pas le droit de suivre les roulama dans leurs erreurs. T'as pas le droit. Quand t'as eu le dalil, t'as pas le droit de le suivre. Dire à Shifoulan, il se fait filmer. Et alors Shifoulan, c'est pas un dalil. Il a été dit à Shifoulan Ben Bez, lorsqu'il disait qu'il s'était interdit de se photographier, il a dit « Attends, tu te souviens. »« Quand les choses se disent, là, les choses se disent. »« Prends ma parole, ne prends pas mon acte. » Et même dans le « usoul, elle parle, je me dis à la fière. » Elle parle, je me dis à la fière. Ce qui a été dit, prédomine ce qui a été fait. D'accord Et tous ces, tous ces, toutes ces règles, ils les connaissent. Et malgré cela, tu vas voir des tolèbes se faire filmer. Tu sais quoi ton argument Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. La, la fitness, c'est quoi C'est ouais, ce téléphone-là. Tout le monde le filmait. Résolution social, tout le monde le filmait. En plus, te faire filmer, ça apporte quoi Qu'on voit ta tête. Ça n'apporte rien. Il n'y aura pas plus de rythme dans ce que tu vas dire. Les rolemas, on les connaît. Leur rythme, c'est propagé par quoi Par les koutoubes qui ont été écrits et par leurs paroles qui sont propagées aujourd'hui, les audios. Le reste, c'est une ziyad, il n'y en a pas besoin. Où tu vois, ils font des comptes dans des réseaux, ils mettent leur tête. Ils disent, ça a quoi devant ta tête هذا يفتح باب الرياء عليك فهمت وكذلك قم يا فوندي فيديو ايي ساف كو على ازوجل اعتقدون الاصل دي بس يتراقبوا ما قاعدهوش الرجال الاغتران وعلى العكس دكا لو كملت توا فوتو تو فيديو باي وامطت هذا على الريزو بوبليك بزيدو توس با تعتف لي فمات طومون دو البيجي باسكو منتراقدوا واه سيتو التليفون دي فيديو اكسبر بو لي فم بو الحجاب دو لا فم pour euh, te suggérer sur des menstrues, te suggérer sur quelque chose qu'on en a femme. Ta femme n'a pas regardé ta vidéo. Akid. Ça. Donc c'est quoi ben là ton argument de voir la hadith pour dire que tu as permis une femme de te regarder. On n'a pas. Il y a aucun dalil qui dit que le alim la femme peut le regarder. Il y a pas de dalil qui dit que le même le alim la femme peut le regarder là, il y a pas de dalil pour ça. Wa kullu binati 'adudna bisourihinna et dieu croyent que basta le regard. Il y a pas d'exception. À part pour les maharim. à part pour les maharib. Et quand on a la question de Aïcha qui regardait les abesh qui jouent dans le mosquée, les ulémas ont expliqué qu'elle regardait pas les hommes. Elle regardait le jeu de loin, les harakats, elle regardait pas les hommes leurs visages comment ils étaient exactement. Tu regardes c'était pour ta femme Elle dit non, pour ta fille Non, mais pourquoi toi Une tu acceptes que la fille de un t'regarde, que la femme d'un t'regarde, c'est quoi la différence bon, C'est pas marcoule de faire ça, c'est pas c'est pas adie. C'est pas adie. Et quand t'as celui qui voit que la femme se couvre entièrement, et c'est la vie qui est vraie, on dit, Taïeb, en quoi t'es pas mis-tu d'exposer de à une femme qui te regarde Donc ceux qui permettent les, les vidéos, ils n'ont aucun d'ailleurs à l'appui. Aucun. Et la plupart, c'est les hawa, c'est les passions. Car même les rolamas qui l'ont permis, ils l'ont permis pour la derwa, eux, ils vont plus loin que la derwa. Ils regardent tout. Les informations, ils regardent les films, ils regardent tout. C'est un bêb qui apporte un chara, « Azim jiddan »« Azim jiddan » Maintenant toutes les applications qu'il y a tontant les les les les les les snapchat spécial vidéo le youtube spécial vidéo les instagram spécial photo les facebook spécial photo tout ça tout est basé là-dessus et comme les gens eh ben ils sont faibles, ils veulent utiliser ces genres de réseaux, à eh ben ils tombent dans le piège et après au final ils sont bloqués, ils sont obligés de dire ouais, c'est pas mis les photos ou les vidéos. Pourquoi Parce que ça va en accord à ce qu'ils veulent faire. Mais si Amnon s'arrête à te dire aux règles, ils n'ont rien les mains. Ils ont, les mains sont vides. Tu peux amener le plus grand, à ah, l'île que tu veux, il aura les mains vides d'arguments. Vides d'arguments. Cette vie-là qui a ravie les mains. Et pareil, ceux qui, met, qui cachent juste les yeux. Mais c'est quoi le délit pour cacher les yeux Donc demain, je prends une lègle du soleil, tu peux prendre en photo Ou demain, je mets ma main devant mes yeux, tu peux prendre en photo Le délit, c'est quoi C'est de couper la tête. Cacher les yeux Ah, mais ça ne va. La صورة موجودة. La tete les présences. Et des gens des fois demande et une tête de derrière, une tête de profil, on dit koulou rouas. Koulou raas, tous la tete. Que ce soit une tête de derrière, une tête par en dessous, une tête par au dessus, tout c'est la tête. Il y a pas de différence. De pas de différence. Il y a tout rentre dans le dalil. Maintenant, regardez une photo ou une vidéo, c'est autre chose. D'accord, c'est autre chose. Là on parle de ceux qui là qui se sont filmés ou qui filment ou qui diffusent des photos. Quand même des fois sur Twitter, tu en as ils ont côté photo, pourtant ils font retweet. retweete. Retweete d'un compte dont il y a une photo. Bah tu as fait une photo à la ce moment-là. En retweétant un compte qui a même une photo ou qui a une photo de profil où il y a une photo, et eh ben tu as contribué à la à la photo et tu as fait en ressuire pourquoi Parce que ton retweet amène à dupliquer cette image. Comme prendre une photo et faire euh, aller à euh, chez le photo que le à la photocopie, tu mets une image et tu la tu la tu la dupliques. Et ben c'est pareil quand tu retweete, quand tu partages une publication qui contient une image ou une photo, tu auras depuis que la photo. Donc tu rentres dans le hukm mousawirine. Le hukm de الشديد. Wallon pas le quad de tout ce qui est makrouh, pas parmi les kebair, parmi les tabir les zanoub dans lequel tu mérites l'anad Allah azza wa jall et le plus dur de châtiment au jour de la réarme, c'est pas une mince affaire. Voilà, les gens diraient c'est devenu juste makrouh. Là, mine kebair. de faire des dhunub et l'a'udhu billah. Mais c'est tellement propagé et diffusé que les gens considèrent c'est devenu normal. Là, c'est pas c'est devenu propagé qui est devenu normal. À l'alasaf, comme une péché sont aujourd'hui propagés à à je ne sais combien de degrés et pourtant ça c'est toujours haram. Et le hokm ma wab bin al-kasra wal-qillah wa bin al-dalil que ce soit une chose qui soit faite en quantité ou en minorité, c'est un dal qui l'interdit, c'est interdit. Et si un délit qui dit que c'est obligatoire, c'est fait en minorité, ça reste obligatoire. On regarde pas ce que les gens ils font, ils font pas. Mawhaza. <métitérance> <métitérance> si on est tout tir à s'écarment dans l'ordre, on dit louk an sabilillah. C'est à mettre sur le papier de sortir, on vont t'égarer des sentes d'Allah Azza wa Jall. Donc genre quand on on répète, on répète, on répète mais on dirait même je parle de gens qui savent que c'est haram. Tu vois un tasahul jadib. Pour la diffusion de photos ou de vidéos. Tu as une photo, tu veux la diffuser, enlève la tête. dans vidéo, tu la diffusais, lève la tête. D'accord. Et toi que tu prends en photo et ensuite tu caches la tête là, tu as pris la photo. La photo que tu l'as prise. Voilà, ça là, c'est ta signature. Même si tu caches ta tête par la suite, l'acte c'est que tu as pris la photo toi depuis le début. Et cet acte de ce photo là, tu as pas, il y a pas il y a pas droit à jib. Quand au photo de papier, ça c'est une daroura, c'est autre chose. Le passeport, carte d'identité, pas permis de conduire et encore pas de conduire la salène faut voir c'est pour les femmes euh qui pensent avoir permis à la base de femme elle a pas à conduire pour ce qui en découle comme haram derrière mais conduire en soi en elle-même n'est pas interdite tout ce qui est derrière avoir passé un permis ben une raison de plus ça, tu vas te faire ça faut s'autographier en plus en France ça hijjal ça hijjal chara ala char chara ala char et tout cela n'est pas une bonne science pour les gens وَإِلَّا حَكْمُوا مِنَ اللَّهُ أَمْرُوا مِنَ اللَّهُ حَكْمُوا مِنَ اللَّهُ نو, que les gens se fassent se photographier ou pas ça ne nous, nous fait rien à nous demain, fulan, il se prend en photo, il se prend en selfie ça ne nous fait rien à moi le zem, il est sur toi nous, on te conseille demain, tu filmes ton enfant, t'as la photo de ton enfant dans ton jawel, ou la photo de chef fulan nous, ça ne nous fait rien à nous c'est pour toi qu'on dit ça et qu'on sache, qu sache que le taswir, dans quel livre on le lit là maintenant là? Kitab au tawhid. C'est lié au tawhid. On leur dit, c'est pas, pas une rigolade. C'est pas une rigolade, c'est lié au tawhid. Le shir qui est apparu comment, sur l'emmener Abbas, par le taswir. Car les gens se mettent par la suite à adorer ces images. Même toi, tu ne veux pas le faire, et que ton image ne sera pas adorée, tu auras contribué à un acte qui amène à cela par la suite. Et ceux par contre qui... car ils font des sculptures, des images, pour qu'elles soient adouées. Alors là, -t -t là c'est du kouf, directement. Fais-toi là, « Et qui a dit, l'estéphane et l'inquiète, et qui n'est pas un àthlame, que personne n'est plus injuste. Mais qui a dit, il ne faut qu'il n'y ait pas de khalqi. Et qui a dit, il ne faut qu'il n'y ait pas de khalqi. Car lorsqu'une personne prend une photo, ou une vidéo, c'est quoi qu'elle veut à ce moment-là Un souvenir, par exemple. Ou garder en mémoire une chose. Cette chose que tu prends en mémoire, c'est une création d'Allah qui à la base, elle... Par exemple, il prend son, son fils en photo. D'accord À ce moment-là, il va faire quoi Il va vouloir prendre une créature vivante et la garder et la mettre à part. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là Cette créature elle est de toi et d'Allah Azza wa Jall. Alors là, cette créature là n'est pas figée. Et elle avance, et elle fait sa vie dans le temps. Toi tu veux la figer, la garder et la mettre à un endroit pour la garder en souvenir. Qu'est-ce que tu auras fait à ce moment-là Tu auras voulu recréer et imiter ce qu'Allah a créé. C'est ce toi avoir voulu faire ça. Tu auras filmé un tel, tu auras voulu prendre cette création d'Allah et la garder et la mettre de côté pour la voir plus tard ou quoi quoi. Donc qu'est-ce que tu auras voulu faire Imiter la création d'Allah Azza wa Jall. C'est quoi Tu vois un Alim, ben va te déplacer voir-le. Tu vas voir chef Attel, va dans son musée, va le voir. Il verra. Ben Et ton fils il va grandir, bah tu vois plus qu'il faut bébé, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Faut toute ta fille. Ben, elle a n'a visto l'altra messa calera parce qu'il a déchiré les rideaux avec les avec les avec les voeux, il a dit "Ali tozakirni bid-dunya". Ça me rappelle le dunya alors que moi je me rappelle de l'akhirah. Donc voir tes enfants en photo, ça t'accroche à quoi À la dunya encore plus. Voir ta mère et ton père en photo, ça t'accroche quoi À la dunya en plus. ça t'apporte rien pour le pour l'akhira. Tu t'accroches en plus, la dunia. plus à la dounia. Et puis te décrocher la dounia, tu tu fais bien religion. Et puis la mort tu vas détester. Tu vas rester avec eux. Ces gens-là pourquoi tu veux leurs photos pour pas que c'est séparer d'eux. Comme a dit le Nabi sallam, dit un hadith, "Ya Muhammad, ahbib man ah man ahbabta, فإنك مفارقه." Aim qui tu veux en ce bas monde, tu veux te séparer de ces gens-là. Pourquoi Par la mort. Donc facile-toi la tâche dès maintenant. T'accroches pas à ça. Tu vois tes parents, on leur visite. Tu veux leur parler Téléphone leur. Ton enfant, tous les jours avec toi à la maison. Ta photo, elle te sert à quoi Elle sert à rien du tout, cette photo. À part à rentrer dans ton cœur, il t'accroche encore plus à la dunia. Et le jour où il y aura la séparation, que ce soit lui qui meurt en premier ou toi en premier, c'est un peu difficile pour toi. Malheureusement. Il a dit, « Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il تتفرس بنفسها كالذره التي خلقه الله او ليخرج حبه اي يخلق حبه تن. حبه حنطه ناس ان غين غينو اغران بليه <تصفيق> تبذر وتنبت وتؤكل وفيها ما في حبه وما في حبه الحنضه من الخصائص والمميزات ميمسا لا شوز لا بلوتيت كيسوار L'homme ne peut la créer. Quand on est à Allah, il faut dire, une mouche, crée une mouche. Tu ne pourras pas la créer. Ça, c'est Allah qui l'a créée. Et il n'y a pas de différence entre ce qui est figé et ce qui bouge. Dans le tasse-crivain. Moi, j'avais... Je suis boite à l'époque. Quand j'étais en France, au début, je ne connaissais pas. J'avais tout ce qui était photos, images, figées ou quoi, dessin, c'était interdit. Mais les vidéos, on regardait. Elle a dit, pourquoi on dit que ça bouge Ce jour au caca un verre مستحيل بي à l'époque. Il a fait un un verre de photo. Il a dit tout honte dedans. Il a dit si quand il va en tout ce qui bouge, si bouge pas. Qu'est-ce que on va dire pour Tu as pas de réponse. Ce qui bouge les vidéos, ce sont des des images figées qui défilent à grande vitesse. Tu fais pause après une photo. Tu vois. Donc maintenant on dit soura. C'est quoi la différence Dis-moi un dali qui dit que ce que tu as filmé et qui bouge, n'aurait pas ce qui est figé. Non, il n'y a pas. En arabe, filmer s'appelle « taswir ». Une caméra s'appelle « mousawwira ». Mais on dit « caméra » aujourd'hui. C'est le mot anglais, ça n'a pas de valeur. Celui qui filme, on l'appelle « mousawwira ». Celui qui dessine, on l'appelle « mousawwira ». Celui qui prend une photo, on l'appelle « mousawwira ». Tous les mêmes mots en arabe. Et Allah Azawajal n'a s'impaïhi al-mousawwira. Pourquoi Quand il crée des êtres vivants qui bougent. Des êtres figés et des êtres qui bougent. On appelle ça comment Taswir. Tout, c'est le même mot. Donc ce qui est le différencier, qu'il n'a pas une preuve, il aura pas de preuve. Il aura pas de preuve. Il va se fatiguer, il va chercher de de monsieur à la terre et va rien rapporter. Donc on dit istaslim il amr dalil et arrête, c'est mieux. Tu vois Arrête, c'est mieux. Où alors, tu arrêtes pas Reconnais ton ta faiblesse. Mais dis que c'est haram au moins, reconnais le jugement, tu vois. Et toi après tu veux filmer de ton côté en sachant que c'est haram, alors que c'est un rabbinique. Mais tu rends un halal et le haram, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans la Qiyama, les gens qui t'auront suivi, c'est ça, c'est ça. Quand les roulamains ont fait un istihad, les roulamains ils ont un choukhm spécial qui fait que le istihad, il faut leur être pardonné. En mettant, t'es pas un alim toi. T'es pas un alim toi. Il y a qu'au l'achat à l'Ijmali, يؤمن الله تعالى في هذا الحديث القدسي قال لسيد النبي صلى, محمد صلى الله عليه وسلم انه لا احد اظلم من اولئك المصورين الذين ارادوا بتصويرهم ان يشابهوا الله في خلقه ثم يتحداهم عز وجل بان يخلقوا مثل اضعف مخلوقاته الحبه المنظوره وهي البذره او يخلقوا مثل اضعف مخلوقاته النباتيه وهي حبه الحنطه أو الشعير, وَذَلِكَ تَعْجِزَنْ لَهُمْ وَتَعْكِرَنْ نِشَأْنِهِمْ Dans ce حدث qu'ici, Allah Azza wa Jal justement, afin de son messager de dire aux gens que les plus injustes des gens sont ceux justement qui veulent tenter de ressembler à, à Allah dans sa création. Et les amis, au défi de créer les plus petites créatures qu'ils soient. Ils ne pourront pas le faire. Qu'elles soient végétales ou même animales. Dans le Coran là le défi de créer une mouche tu peux pas là de te mot créer euh, le défi de créer un grain de blé tu ne pourras pas enfin, un grain d'orge tu ne pourras pas les فوائد تحريم التصوير le fait de تصوير ça interdit et là on précise bien c'est تصوير ma فيه روح c'est dire de représenter une à une créature qui a la base a une âme même si elle est morte la base c'est une créature qui a une âme c'est qu'elle n'y a plus d'âme n'a plus d'âme mais c'est pas une condition lorsque j'ai vu les Belgoins du Nabi Saleh pour découper la tête de la statue il y a pas d'âme dedans mais c'est à la base une créature qui est animée par une âme donc ça rentre dedans dans sabat alhadith albab حيث دل الحديث على تحريم التصوير le hadith indique que le tatouage est interdit et vous en même parmi les kabair. Munasabat alhadith at-tauhid, haythu harrama alhadith at-taswir li'anna fihi mushabahat alkhalq li khalqillah wa dhalika shirkun ma'a Allah fi rububiyyatih. Donc le hadith indique la sédition du tauhid du taswir. Cas cela indique une ressemblance à la création Allah azza wa jalla al-sultat du shirk dans ar-rububiyyah. يقول ولهما عن عائشه أراد يروي عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم زي توتالور عائشه في سن لhistoire des rideaux que les gens qui auront le plus grand châtiment le jour de la kıyame ce sont ceux qui cherchent à ressembler à Allah dans sa création يقول شحال كلمات يضاهئون بخلق الله اي يكسدون في تصويرهم مشابهه خلق الله سكي سيرش بار لو تصوير ارسم له على نظره ختراسيو اي انا دي ميم سي كيكان لو شاشكو لو فير ان راليتي سامين لا سلا شاموقبي اوفوليف او كو تصوير ذات الارواح اللي دي انه مش غالبا اللي دي ميم سي تنع با شاشا لو فير تنيه اني با كيو ركونت لا لو فات كيو لو فاس Ce tort Allah l'a jugé comme tort de ressemblance sa création. Alors celui qui cherche à le faire, alors lui c'est pire encore. C'est pire encore. Al-shah al-ijmali yubiruna an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anna ulaiha musawirin alladhina qasadu fi taswirihim mushabata Allah fi khalqihi hum mashadadun nasab azaban yawm al-qiyamah wa azhamu hum hukubatan yanahum aqbah an-nas adaban ma'a Allah wa ajra'ahum 'ala mahali min Allah. ليز استحق ماذا ذكر من العذاب جزاء ووفاقه و نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اظهر ان المصورون ceux qui cherchent a ressembler a Allah sa création, dans sa creation le fait de creer par leur representation d'etre imagé configurer je veux dire mérite le plus de châtiment au jour de la réa il a plus grande a euh, le plus dur non ala ou non ils sont le pire des comportements avec Allah. Qa, ils sont le pire comportement avec Allah. Ya koul fawaid al-ta'rif fi tahrim taswir la severeet qodda, tad'ikhul taswir. Thaniyan, bayan illat tahrim taswir sulamut la raison de la pour laquelle tahsul a été a été interdit. Thalithan, tafawut al-azab bil qiyamah bi tafawut al-dhunub. فروشات يوم القيامه تاري على مقدار الذنب المني مناسبات الحديث التوحيدي حيث حرم الحديث التصوير لانه مشابه لخلق لخلق الله وذلك تشكعله في ربوبيته وسلامه لله ويكون ملاحظا يكون مصور اشد الناس عذابا يوم القيامه اذا صنع صوره لتعبد لانه بذلك يكسره وقصد بتصوير بُدَهَا نَتْخَرْكِ اللَّهَ فَاِيْنَاوْ مُسْتَحِكُ لِلْعَذَابِ Donc on a dit comme on a dit tout à l'heure que celui maintenant qui fait que ta souris en vue que cette souris soit adorée par la suite, lui il aura mécru là c'est le pire des gens le pire des gens donc il mérite le azab رَسْنَقِيْفُونَ انْشَالَّ الْيُوْمِ وصلوك من العد ان شاء الله فيلونا والحمد في رب العالمين